Bonjour à tous, bonjour à toutes, très très heureux de vous retrouver ce, ce matin pour une émission qui nous ont beaucoup manqué, des émissions qui nous ont beaucoup manqué à cause de la Covid, on a été un peu en panne, un peu ralenti, on reprend petit à petit le cours de la vie à peu près normale. Bonjour à tous et à t o u s émission spéciale ce matin avec notre invité, on vous l'a annoncé sur nos, sur nos ondes, c'est le maire de Frangy, premier vice-président de la CUR, communauté de communes, UC. Merci Bernard Révillon d'avoir、euh, accepté cette invitation. On est très heureux de vous accueillir. La Cure, communauté de communes du e é r o n 26 communes au total, 20 845 habitants, 23 communes savoyardes, 3 du département de Lain, c est, c est l a i n c'est celle a n g l o f o r e c o r b o n n e a u Je resitue un peu d e s choses.、Hein. 5 compétences obligatoires, 8 compétences optionnelles, 10 compétences facultatives, un président, Paul Ranard, 10 vice-présidents. d o n t vous êtes l e p r e m i e r Cette communauté de communes UCRON est née le 13 décembre 2016. Six années d'existence. En six ans, il s'en est passé des choses. Et on en parle d'ailleurs régulièrement sur nos ondes. Mais on vous posera la question, pourquoi Bernard Révillon, s vous... a v o i r comment la, la, pourquoi vous posez-vous la question, savoir comment la cure se positionne par rapport aux communautés de communes voisines. Et puis, on vous posera aussi la question de cette fameuse jeunesse que vous poussez pour peut-être, peut-être, assurer la continuité de ce qui a déjà été construit. Et puis, bien sûr, inévitablement, la Covid qui fera partie des sujets. Tous les élus, sans exception, ont eu à gérer parfois d e situation s s extrêmement compliquée s et parfois très sensible s aussi. Nous avons à peu près une, une heure écart et, et ça va être très court. Merci encore, Bernard, d'être dans nos studios. La parole à Guy Catlan. Merci à Ludo. qui est Derrière les manettes, merci、euh, Guy qui va faire une petite introduction et puis après vous aurez tout le loisir de vous exprimer à nos micros. Merci Robert, bonjour à toutes et à tous, Bernard, bonjour, Ludo, merci d'être là. Bernard,、euh, on vous a déjà eu plusieurs fois hein, notre micro. Et à chaque fois, ça a été un tout petit peu,、euh, j'allais presque dire,、euh, la même chose. Des paroles sensibles, des choses que vous savez dire avec les mots que vous employez normalement. Ce sont certainement vos origines rurales qui font de vous,、euh, Bernard Villon, l'homme sensible que vous êtes. Défenseur acharné de la nature, des relations humaines et du bien-être bien de vos concitoyens. Amoureux de l'Afrique. Amoureux de l'Afrique, vous, vous, ne manquez jamais de vous y rendre afin d'y apporter la bonne parole. Mais pas que. Une de vos préoccupations, c'est le bien-vivre dans votre commune de f r a n g i où les réalisations à ce sujet démontrent votre engagement. La jeunesse, oui, la jeunesse est aussi une de vos préoccupations, c'est ce que Robert vient de nous dire, ainsi que vous, Et c'est entre parenthèses hein, où nous portera la société humaine d'aujourd'hui, vers quel futur allons-nous Alors, ça, je vous fais confiance, Bernard, vous aurez de quoi nous、euh, faire, ne, de nous sensibiliser, pardon, par rapport à ça. J'oubliais une chose essentielle, une de vos qualités essentielles. Vous savez vous servir d'une plume pour parler d'amour, d'amitié et de sincérité. Merci d'être là. Merci d'être là, Bernard, à Forger FM. Comme je l'ai dit en débutant cette émission et Robert l'a dit, avec votre sincérité, votre amour de la parole et aussi votre amour pour les personnes. Merci d'être là. On va débattre de beaucoup de sujets aujourd'hui, qui ne sont pas anodins, bien au contraire. Juste une petite chose, juste une petite chose. Vous avez invité notre ami Paul Ranard, le président de la cure, à venir partager un moment de convivialité, comme vous savez bien le faire. Malheureusement, Paul, comme il vous l'a précisé au téléphone, est indisponible. Il a, il a une grosse grippe. Et alors, il m'a fait une petite confidence. Il m'a dit, je serai bienvenu. Mais imagine-toi. que quelqu'un aurait été malade derrière après quand moi je suis passé à la radio, on aurait exactement la même remarque qu'on, qu qu vous avait fait a u départ de la pandémie. Je sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Donc on a eu, et donc du coup il a dit je regrette, mais je resterai à la maison, mais j'écouterai attentivement ce que Bernard va dire. Et je suis sûr que ce sera que la vérité. Voilà. Mais de, tout d'abord, eh bien,、euh, bonjour, et, et merci, euh, Robert, euh, Guy et Ludo, de m'avoir invité. C'est avec bonheur que je viens passer,、euh, cette une heure et quart avec vous. Et puis,、euh, c'est vrai que, ben, je regrette que le président soit pas là, parce que c'est un président emblématique,、euh, c'est quelqu'un qui, Euh, avec son expérience d de, é j à des fermiers savoyards quand il a dirigé les fermiers savoyards, et puis l'expérience d'élu qu'il a, il a un long chemin, il connaît pratiquement tout le personnel politique de la Haute-Savoie et, et même d'ailleurs, et c'est quelqu'un qui, euh, euh, tire les choses vers le haut. Essayez essaye de respecter les équilibres. Donc,、euh, c'est mon président, c'est un très bon président, et、euh, je le remercie pour ce qu'il est.、Euh, et il a appris une chose, ici il y avait une petite critique à faire,、euh, c'est qu'il、euh, e avait de la difficulté à savoir écouter, parce que comme dit Goethe, savoir parler c'est bien, mais savoir écouter c'est un art. Et il a appris à écouter. Et, et ça, maintenant,、euh, on peut dire qu'il est vraiment au top et complet. b e r n a r d i l f a r i t o p e des paris qu'il n'écoutait pas C'est ce que vous êtes en train de... C'est pas qu'il n'écoutait pas, mais vous savez,、euh, dans la vie, quand、euh, vous, avez, euh, vous gérez、euh, une commune, et puis qu'on passe à l'échelle de 26 communes, il, il faut apprendre à écouter tout、Bien、le monde. Vous、oui. comprenez et, et même moi, on est tous un peu comme ça, vous voyez Quand on est au sommet de la pyramide, on a tendance. Et ça, il a appris à écouter, et c'est vraiment un plus.、Euh, maintenant, on peut dire qu'il est vraiment au top, quoi, vraiment. Il est au、voilà. voilà. t Il va être content, là. Ben, écoute... <rire> Il le mérite, oui, oui. C'est un président, oui, vous avez, vous avez raison, Bernard, quand vous dites que c'est un président emblématique, mais une petite chose, quand même une petite précision il a quand même su s'entourer de gens compétents. Parce qu'une chose est d'être, comme on le dit souvent, hein, vous savez, il y a toujours un train. Et il y a toujours des wagons derrière. Mais s'il n'y a pas, effectivement, s'il n'y a, a pas la locomotive qui traîne les wagons, encore faut-il que les wagons soient bien remplis, de bonnes idées et de bons portages. C'est vrai qu'on est 10 vice-présidents,、ouais. euh, on s'entend bien.、Mm. Alors on n'est pas toujours forcément d'accord, bien entendu. C'est entend. la démocratie. o On le fait savoir, mais on, prend un, on décide ensemble et、mm. on prend ensemble. Et le, je crois que le, le point fort de notre communauté de communes qu'on a toujours mis en place, c'est le respect des 26 maires. C'est-à-dire, les maires, on fait la conférence des maires pour informer tous les maires, et on respecte le, le maire. C'est-à-dire, chaque maire a sa propre、euh, a sa signature, a s et、euh, même sa commune comme il l'entend, mais avec les directives, bien entendu, de la communauté de communes. c e s t pas、euh, une lutte. La communauté de communes contre les communes, trop souvent les gens ils croient que c'est une, une lutte. La, la, la commune, c'est une communauté de vie. Et la communauté de communes, c'est une structure qui mutualise les, les moyens pour faire des choses、Com、publiques importantes que les communes ne peuvent plus faire seules. Donc c'est très important, la communauté de communes. Et c'est complémentaire aux communes. Ce n'est pas une opposition. Souvent, on veut nous faire opposer la communauté de communes à la commune. C'est une erreur. C'est un tout. Et nous, 26 communes, on est encore à l'échelle de taille humaine où c'est l'élu qui dirige. Quand ça ne va plus, c'est quand c'est le technocrate qui dirige.、Mmh. Voilà. Mais, mais...、Ah, ben, je... Bernard, est-ce est que、euh, les élus des communautés de communes voisines vous, vous jalousent un petit peu Souvent, on entend, je ne vais citer personne, mais souvent on entend. Comment est-ce qu'ils se débrouillent à la SMINE pour faire ce qu'ils font? Je ne parle pas des élus de la SMINE, h i n C'est d'autres communautés de communes pour ne pas citer la CCPD. Quelques élus nous font parfois des confidences. Et je sais pas comment ils se débrouillent, mais ils se débrouillent bien. C'est pas comme nous. Eh bien,、ah, c'est le respect déjà. C'est le respect que je viens de vous dire de tous les maires. Et puis, il faut quelqu'un pour tirer, comme je vous l'ai、euh, dit en, en préambule.、Euh, le président, c'est quelqu'un qui tire les choses par le haut et, et qui demande à, à ses vice-présidents、euh, la vie. On, on travaille, on, on travaille、euh, main dans la main. Et、euh, nous, on est la communauté de communes du Cérone. C'est un. On n'a pas d'a priori, on est un bassin qui touche beaucoup d'autres communes. On est près du, du pays belgardien, on est près du Rumilien, de Rumier, on est près de c r u z e y l a b a l m e et on est près du Genevois. On, on, on est le maillon coordinateur de, de tous ces territoires. Voilà. Alors on a un, un rôle considérable à jouer. On veut être indépendant. Mais on veut jouer une action de conciliation, de conciliateur, parce qu'aujourd'hui, avec les enjeux qui, nous, qui sont les nôtres de demain, ça dépasse. Notre communauté de communes, quand on parle de transport, quand on parle d'environnement, quand on parle de jeunesse, on en parlera, des, des, des choses à prendre, on ne peut plus se cloisonner dans nos, dans nos communes uniquement, ou dans notre communauté de communes. On a des voisins, on vit avec nos voisins, donc il faut faire des choses récurrentes qui nous touchent tous,、mm. et, et, et trouver le, le, le, le, le, la juste voie qui fasse que notre territoire élargi, les gens vivent mieux. l à、voilà. Bernard r o i l l o n on a connu le frangi d'il y a、euh, quelques années, on va dire, hein, sans, sans pr se prolonger bien au-delà, et on connaît le frangi d'aujourd'hui. Alors moi je veux bien admettre que les, les 26 communes、euh, s'entendent la main dans la main,、euh, frère avec frère, mais、euh, on doit quand même avouer une chose, sur frangi, il y a des choses qui se font, qui ne se font pas ailleurs. Alors à quoi, à quoi vous attribuez ça, Bernard Écoutez, nous, à Frangy, qui se font pas ailleurs, moi, je veux pas comparer,、euh, Frangy avec,、euh, mes, les autres communes. Chaque maire e s s a i e de faire ce qu'il peut dans sa commune. Mais en ce qui concerne celle qui d o n t j'ai la gestion, c'est-à-dire, moi, quand je suis venu maire,、euh, il y a une douzaine d'années,、euh, J'ai, on a décidé, avec mon conseil de l'époque, tout ça, et moi, j'avais quelque chose, j'avais ça au fond de moi, c'est-à-dire que je me refusais à ce que cette commune de Frangy soit une, une commune dortoir. Je voulais que ce soit une commune où les, où les gens vivent, vivent, et notre, notre situation de centralité, puisque nous sommes à égale distance de Genève, d'Annecy, de r u m l l y de Belle Garde, à quelque chose près, vous voyez. Donc, notre, notre, positionnement central faisait que, avec le flux j e n e v o i s qui passe dans notre commune, il fallait,、euh, Mettre des, choses, des trottoirs en place, des, des, refaire la chaussée, refaire les, les choses. Et notre ambition, c'était, on avait appelé ça, frangi demain. Et maintenant, on est arrivé à frangi aujourd'hui. Et aujourd'hui, les immeubles vont sortir. C'est le sommet de l'Isberg, e on pourrait dire, et c'est ce qui va faire que le programme, dans quelques années, sera intéressant, parce qu'on e traversait Frangy, vous voyez. Ce qui se passait, c'est qu'avant l'autoroute, la, c'était le la premier bourg, chef-lieu de canton à l'époque, que les Parisiens traversaient. Et puis une chalandise s'est mise tout au long de cet axe, voilà, cet axe, et il n'y avait pratiquement pas évolué. Donc. Il fallait s'adapter aux nouvelles conditions. Et le but, c'était, quand on traversait f r a n g i on ne savait pas s'il y avait un début, un milieu, une fin.、Euh, c'était un village tout droit qu'on traversait avec、euh, pas beaucoup d'enthousiasme. Et l'idée était de faire un vrai centre. Parce que nous, tout notre centre, était, les gens n'habitaient plus. Il y avait une paupérisation du centre de Frangy. Il fallait remettre de l'habitat central. D'ailleurs, c'est ce qui a été encouragé par le Scott, qui disait i l faut densifier les b o u r s s c e n t r e s Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons préparé un projet où nous aurons à terme 140 logements dans le centre et plus de 1000 m2 de chalandise. Donc,、euh, ça, c h a l a n d i s e Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Et on veut faire une. Une vraie place centrale, herborée, magnifique, pour que les gens se sentent bien, chez a f r a n g i Et faire en sorte que la traversée de f r a n g i soit la plus sécuritaire et la plus apaisée possible. C'est ce、ouais. qu'on avait réalisé, parce qu'il y a eu une mise en place d'une déviation.、Hein. Les gens qui vont sur Annecy ne veulent plus traverser f r a n g i Et du, du coup, effectivement, la centralité, vous l'avez obtenue grâce à cette déviation qui a été mise en place. Oui, et on regrette que cette déviation qui avait été prévue par le plan, parce que vous savez, à l'époque, c'était l'État qui, qui faisait les grands plans. Oui. Et、la déviation devait être complète, elle devait éviter la rue haute. Vous voyez, en remontant、euh, de vérité. Mais les commerçants de l'époque, je ne leur en veux pas, parce qu'ils ont eu peur qu'il n'y ait plus personne qui passe dans Frangy, alors ils ont accepté la déviation sur Annecy, mais pas la déviation sur Saint-Julien. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, si on avait fait la déviation complète, complète on n'aurait plus tous ces flux de camions qui nous posaient énormément de problèmes dans, dans Frangy. Mais on a peut-être la possibilité de faire autrement.、Euh, moi, je prône pour une déviation des poids lourds sur Bonlieu, qui rattraperait l'autoroute, les d e m i é c h a n t e u r s de Coponnay, et qui enlèverait non seulement les camions sur f r a n g y l e s plus g r n d s mais depuis Saint-Julien, depuis Saint-Julien. Donc, ce serait de l'argent public bien dépensé, ça. Oui, c est, c est, et c'est un projet Bernard, ça, ou c'est une idée que vous on, avez o n l'a soumis plusieurs fois au département. Le département commence à travailler dessus, mais c'est une, une, une, une, une chose qu'il faudrait peut-être avec le nouveau président s a d i e et、euh, le, le Lionel Cardi qui、oui. est. Qui est responsable des routes, tout ça, qui est de réenclencher la machine, parce que ça permettrait une, une, une déviation d'à peu près les trois quarts des camions, puisqu'il faudrait bien quand même les camions qui travaillent passent quand même, mais de trois quarts des camions, au lieu d e ce soit que de Frangy, soit de Saint-Julien, et là, c'est vraiment, ça bonifierait les choses, ce serait de l'argent bien dépensé. Mais Est-ce que cette déviation, Bernard, a, a eu une incidence sur le petit commerce de Frangy C'est la déviation, on a connu, puisqu'on l'a inaugurée n 9 5 et j'étais premier adjoint à l'époque, et on, on a eu peur qu'il n'y ait plus de, de, de, chalons, de, de personnes qui s'arrêtent à f r a、ah, n t k v i l e Alors、oui. il y a eu une petite cassure pendant six mois, et les gens sont revenus, et au contraire, c'est que、euh, quand il y a trop de circulation, on perd tous nos locaux. Les locaux ne viennent plus. Donc,、euh, Avec la déviation, la circulation est plus apaisée, plus sécuritaire, et les locaux viennent. Et nous, ce que nous avons fait, nous avons mis en cohérence une voie qui est un petit peu plus rétrécie, des grands trottoirs, on a refait tous les réseaux, on a tout pris les dispositions, et vous savez, quand vous... Vous voulez mettre, euh, euh, faire, euh, comment on le s a ç t évoluer une ville, il faut voir tous les aspects, c'est-à-dire tous les, les scolaires. On a, on a fait une école, on a refait une école sur l'école maternelle, là, qui a été faite, neuve. Il y a le département qui a fait un agrandissement du gymnase pour porter à 650 élèves les élèves du gymnase. On a. On s'est adapté, on a refait tous les r é s e a u x et tout. Donc、euh, aujourd'hui, en remettant. Euh, du monde,、euh, des appartements, ça va permettre de prendre des habitants. Parce que pour que les petits commerces vivent, il faut qu'il y ait un minimum d'habitants. Parce qu'aujourd'hui, sur 10 personnes, vous en avez 5 qui font pratiquement que de l'internet et du, du self-service. Et puis vous en avez les 5 autres, vous avez la moitié qui font du mix, puis une moitié qui, ça fait le quart, qui consomme n t pratiquement exclusivement dans le bourg. Alors, faut, il fallait remettre du monde et c'est pour ça que nous avons pour ce mandat et même un peu plus loin environ 360 logements prévus. Ça va faire 360 familles pratiquement. 360 familles qui fera à peu près 1000 personnes.、Ah oui. Pour atteindre,、euh, mais je vous dis bien, c'est pratiquement、euh, beaucoup sur Frangis.、Mm -hmm. On n'a pas pris、euh, l'extérieur. Mais vous avez, vous, avez de, vous avez de la demande, les gens qui veulent s'installer à Frangis Bien、ouais. sûr, on a de la demande parce qu'on avait fait une étude il y a 10 ans. Pour savoir si on allait dans le vrai en faisant ces investissements.、Et、on nous avait dit dans 10 ans vous serez encore dans l'œil du cyclone parce qu'on a nous une, une urbanisation qui nous vient de, de Genève et qui nous vient d'Annecy, même de Belgarde. vous voyez, Donc、euh, aujourd'hui, pourquoi ils viennent chez nous Parce que c'est moins cher. C'est un peu moins cher que b i r y v a l é r i e moins cher que, que la Balme et les choses avancent comme ça et donc on répond à une demande. Et on l'a anticipé, ce qu'il fallait, c'est pas la subir. On l'a anticipé、mmh. en mettant toutes sortes de structures, parce qu'il n'y a rien de pire si vous, vous subissez le, le, ce flux、euh, urbanistique. quoi. Et <coughs> notre, notre ville de f r a n g h i elle était, Même qu'elle avait des bâtiments remarquables, elle n'était plus adaptée à, à l'évolution. Il, il fallait tous les 100-150 ans, l'évolution urbanistique, elle change.、Hein? Avant, on traversait avec des chevaux, des bœufs, frangis. Maintenant, c'est des camions et des voitures. Donc, il faut bien évoluer, et changer. La frangie, en quelques années, on va dire en, en 10-15 ans, Il y a eu une évolution formidable. Est-ce que、euh, le fait que, justement, comme vous le disiez il y a quelques instants, le fait d'être au centre de cette、euh, oh, population, on va appeler ça comme ça, Frangy,、euh, Annecy,、euh, euh, Rumilly, Saint-Julien, est-ce que ça n'a pas été pour vous,、euh, en tant que maire, là, à ce moment-là, ça n'a pas été un atout supplémentaire, justement L'extérieur vous a apporté à l'intérieur. Oui, bien sûr, et après... Il... Il suffisait, alors c'est toujours facile après, oui, mais, mais il, il, il, fallait, prévoir. il fallait le prévoir, et, parce qu'il n'y a rien de pire si on subit les choses et si on ne les prévoit pas. Donc nous, nous avons essayé de les prévoir, nous y, nous y sommes pratiquement arrivés, puisque aujourd'hui ça va démarrer, vous voyez à l'entrée de f r a n c i l e、mm -hmm. ça démarre, il y a bien、mm -hmm. des immeubles. On a livré euh, euh, un immeuble avec Alila de 50 logements,、euh, où il y avait à peu près les、euh, 30 logements. Aidés en location et 30 logements aidés à l'acquisition. Pour des jeunes qui ont des salaires au Savoyard et des jeunes qui sont dans le territoire. C'est des logements spécifiques aidés. Et ça, ce sont des logements qui sont faits correctement et qui permettent aux jeunes, s'il n'y avait pas une prise en charge de l'État, de toutes les structures, De faire des logements,、euh, vous voyez, un, un, un, un T3,、oui. c'était de l'ordre de 180 000 euros, et un T4 de 220 000 euros.、Oui. d e s jeunes, ils peuvent acheter ça,、ah, parce que quand sûr, ils vont voir le bien banquier, bien sûr, bien sûr. quand c'est 100 000 euros de plus, eh bien, ce s t pas la peine, quoi, ce e s t pas la peine.、Tout、Donc, il faut répondre, on, on verra ça peut-être avec la jeunesse, mais aujourd'hui, il faut, il faut、euh, notre jeunesse, c'est l'avenir. C'est la qualité de notre jeunesse demain. Donc il faut savoir les, les, les permettre qu'ils puissent se loger où ils travaillent. Parce que ça fait encore du flux sur la route.、Ah, bien sûr. Bien sûr. Bien Et bien puis bien vous voyez, au prix où il y a le carburant, ça coûte cher aujourd'hui.、Oui, oui. Vaut mieux aller au boulot avec un vélo hein, ou à pied. <rire> oui, mais <rire> vous avez de la chance de ce côté-là, Bernard. Parce que là, vous habitez, vous, vous habitez un coin où, où c'est plat, on va dire.、Hein. À part、euh, si on monte en Danne, bon là c'est différent. Mais je veux dire, le, le, le, le frangi, s par Lui-même, il est relativement plat. C'est vrai qu'on peut se déplacer à vélo, voire vélo électrique, pourquoi pas Oui, mais il y a ces contraintes parce que vous avez la rivière. C'est vrai. Avec El Amorène tout de suite. C'est vrai. Donc, quand on veut s'étaler pour faire des p、mmh. a r k i n g s o a u t e s c'est casse-tête. Il faut, vrai. Il faut vrai. bien faire marcher les neurones p e u r arriver. Vous, vous ferez tout, en tout cas Bernard, vous avez cité le mot et c'est pas neutre, vous ferez tout pour que f r a n g i ne devienne pas, et c'est en tant s u que. Dortoir.、Oui. Vous, vous ferez tout pour, en tout cas、euh, dans le mandat actuel et peut-être celui d'après. Alors,、euh, <rire> moi je parle du, en même. du présent parce que、oui. l'après, on verra. Euh, moi, ça fait depuis、euh, 9 5 que j'ai été élu avec un petit passage de 6 ans où on où n'a pas été j'étais pas aux manettes, mais、euh, j'ai jamais été、euh, conseiller municipal, j'étais、ah, maire adjoint, maire, ouais, maire adjoint et maire.、Hum. Donc,、euh, moi, je me fie au moment présent. Et après on verra vous savez qu'on vieillit vous êtes prudent vous j'ai 68 ans、oui. et vous savez q u、euh, aujourd'hui plus on va vers、euh, on va pas du bon côté quoi <rire> donc、oui. euh, il faut il faut être、euh, il faut être sage et il faut、euh, moi mon, mon, mon objectif aujourd'hui c'est déjà de bien réussir ce mandat Oui, Mais ce que vous construisez aujourd'hui avec votre équipe Bernard, bien, et avec la communauté de communes, évidemment, tout ce q u e ça e n g l o b e c'est pour les 10, 15, 20 ans. Tout ce qui, tout ce qui est fait aujourd'hui, les décisions que vous prenez, ça va forcément avoir un impact sur、euh, la jeunesse et puis tout.、Euh, mais au-delà de 10 ans. Oui, tout, tout à fait. Parce qu'un、euh, euh, jour,、euh, l'urbanisme a appris quelque chose. Il m'a dit l'urbanisme, il faut voir. À moyen et à très long terme. Et quand on investit dans l'urbanisme, c'est vrai que ça endette les communes, mais quand vous vous endettez sur le fonctionnement, c'est grave, mais quand vous vous endettez sur l'investissement, c'est moins grave, parce que vous préparez l'avenir, et pour longtemps. Donc,、euh, on, on, on, on prépare f r a n c h i r pour longtemps. C et c a n e s Bernard, moi j'ai toujours appris une chose c'est q u il faut regarder derrière pour pouvoir avancer. Enfin, c'est ce qu'on dit souvent, les... il y a certains élus de la s e m i n e qui le disent souvent, notamment un, un certain Paul Ranard. Il faut se souvenir de ce que... d'où on, on vient pour、va. savoir où、ouais. on va. Et en même temps, le, le fait de prévoir le demain, c'est une assurance sur la vie en fait.、Hein. Exactement, et ça c'est très juste, savoir d'où on vient, qui on est,、ouais. et. Euh, respecter le travail des anciens. Tout à fait. Parce que les anciens, ils ont fait leur boulot au、Tout、moment où ils ont voulu et, et, et avec les, les moyens qu'ils avaient. Avec des moyens qu'ils avaient. Donc aujourd'hui, il ne faut pas. Euh, critiquer ni renier ce qui a été fait. Il Faut au contraire se servir de cette sagesse. Vous me parliez que j'étais quelqu'un du milieu rural,、euh, Paul il est comme moi, donc,、euh, on est,、euh, ou je suis comme Paul, vous voyez. <rire> oui, oui, voilà. On l'avait compris,、Et、voilà. Donc,、euh, euh, c'est q u on, on essaye d'avoir les pieds sur terre. Et on sait qu'un sou c'est un sou, un euro c'est un euro, il ne faut pas gaspiller, il faut faire les choses, il ne faut pas aussi vouloir plus qu'on peut faire, il faut faire les choses équilibrées. Et toujours avoir référence avec le passé, c'est vrai, pour pouvoir se projeter dans l'avenir. C'est comme ça qu'il faut faire. Justement, justement. Euh, c'est ce qui nous fait arriver tout gentiment à cette jeunesse d'aujourd'hui qui est là, avec laquelle,、euh, vous avez,、euh, de sacrés bons rapports avec les jeunes,、euh, Bernard Revillon. Parce que je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Je sais un peu pourquoi. Parce que vous avez la manière de les approcher. Qu'est-ce que vous attendez de la jeunesse aujourd'hui,、euh, Bernard? Eh ben, i moi, j'attends,、euh, de la jeunesse que je trouve Qu'on ne fait pas assez confiance à la jeunesse. On dit partout des fois,、euh, les jeunes c'est ci, les jeunes c'est là. Mais en grosse majorité, on a des bons jeunes.、Mais、il faut discuter avec eux. Vous, pardon Bernard, vous, vous avez des jeunes dans votre conseil municipal Oui, oui, j'ai des jeunes. J'ai、euh, plusieurs jeunes, mais d'ailleurs le plus jeune, il a 25 ans,、ah, c'est Vincent,、euh, Vincent Bouille, et qui est,、euh, je l'ai nommé aussi conseiller délégué.、Ah, Donc il est plus que conseiller.、Oui. Donc、euh, vous voyez, à 25 ans,、euh, oui, c'est、euh, bien. On a des jeunes. On a des gens à pied à l'étrier, là. là. On a, on a des, des, des jeunes,、euh, je suis pratiquement le plus vieux. Avec un, un adjoint, et on a une belle équipe de jeunes, voilà.、Mmh. Donc,、euh, moi, je fais confiance aux jeunes, pour une bonne et simple raison, parce que c'est l'avenir. Les jeunes, c'est l'avenir. Donc,、euh, on, quand on parle de, de gérer, il faut avoir cette, cette projection sur l'avenir. Et les jeunes, aujourd'hui,、euh, c'est une, p r u s souvent, on ne pense pas assez aux jeunes. Et...、Euh, Vous voyez, on, on a l'impression, quand on.、Euh, aujourd'hui, un jeune, pour le. Moi, voilà comme je vois un jeune aujourd'hui. Il faut faire du. Il faut. Les parents donnent l'éducation. Ils viennent à l'école pour être dispensés le, du savoir. Il faut faire du sport pour qu'ils se développent dans un bon corps. Et il faut de la culture. C'est ce qui leur amène à l'équilibre et à la réflexion. Et tout se fait jusqu'à 10 ans. À partir de zéro à 10 ans, un jeune, il est, il est déjà construit. v o y e z Donc, apporter de la culture aux jeunes, c'est quelque chose d'important. Et souvent, c'est ce qu'on e l i g e Parce que, On, on trouve que ce n'est pas important ou que ça coûte cher, mais le retour sur investissement, il est énorme. Il est énorme. Donc aujourd'hui, pour、euh, équilibrer un jeune, il, il, il faut qu'on mette toutes ces choses-là en place. Donc des structures, les écoles, on fait maximum le collège, c'est le département et puis il faut. Tenir compte des associations sportives que je salue aujourd'hui, parce que les présidents et tous ceux qui s'en occupent, ce sont des bénévoles, des, des associations culturelles, on a la chance d'en avoir、euh, sur le territoire, et le territoire aide l'école de musique, qui est a f f r a n g é e qui contient 180 gamins, et qui est l'antichambre de, de, des musiciens de l'harmonie. Euh, qui compte 60 musiciens, c'est remarquable. Et pour nos zones rurales, il faut apporter la culture. Donc, ça, c'est un message qui est souvent difficile à entendre. Et imaginez les jeunes aujourd'hui avec le Covid,、euh, ils viennent de vivre deux ans comme nous, pas facile. Et les jeunes ont besoin de, de s'amuser, les jeunes ont besoin de voir qu'on les qu prend. Tient compte de ce qu'ils proposent, il leur faut une lisibilité dans l'avenir. Si on veut les adhérer à nos projets, et c'est bien d'adhérer la jeunesse à nos projets, c'est le plus grand investissement, le, le plus judicieux quand on investit sur les jeunes, qu'ils soient petits ou moins jeunes, c'est un, un gage pour un avenir serein. Voilà ce que je pense sur la jeunesse. Bernard, une question qui me vient, puisqu'on <coughs> est là pour débattre de tout ça. Fait, euh, vous le disiez à l'instant, on ne fait pas assez confiance、euh, aux jeunes.、Oui. Alors, moi, il y, y, y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Je me suis dit, mais est-ce que les, le politique fait ce qu'il faut pour que le jeune soit à l'écoute Je parle du politique, du, du politiquement correct, on va dire.、Euh, Aujourd'hui, le jeune n'a plus confiance en personne. C'est difficile de le motiver. Écoutez, on va parler un peu des élections qui se préparent. Là, euh, euh, les élections qui se préparent. Moi, je suis atterré quand je vois pratiquement tous les candidats dans leur programme qui, qui, qui, qui est présenté. J'aurais aimé qu'un candidat dise, moi, je vais faire un, un Grenelle de la jeunesse. Un, un quelque chose, une lisibilité, leur donner une perspective, leur dire, voilà, moi, les jeunes, la jeunesse de France, toute la jeunesse de France. Je dis bien toute la jeunesse de France. Les mots ont une importance. Ce s t pas du, une certaine jeunesse, c'est toute la jeunesse de France. C'est-à-dire,、euh, voilà où je veux vous emmener. Voilà, le, le, si vous. Si vous êtes d'accord avec moi, je vais vous emmener là. Une grande perspective d'avenir. Les jeunes ne se retrouvent pas dans le personnel politique. Pourquoi Parce qu'on ne leur parle pas. Ça ne leur parle pas, les jeunes. Ça leur p a s Quand ils entendent les débats, ils ne se sentent pas concernés. Et ils vont s'abstenir beaucoup, je pense. Voilà. Et, et, et c'est pour ça qu'ils ne votent pas. Mais quand vous allez discuter avec les jeunes, vous leur confiez des responsabilités, vous leur dites voilà. C'est ce que je veux pour moi, je peux parler que pour ma ville ou avec les autres vice-présidents et les présidents du territoire, mais on ne peut pas aller au-delà. Mais moi,、euh, j'aurais aimé, c'est peut-être encore le temps, le débat politique n'est pas fini avant le vote. Il y aura peut-être,、euh, ça, ça va éclater, mais aujourd'hui, on parle beaucoup de, beaucoup de religion, beaucoup de, de, de, de, on parle très peu d'emploi. Et on ne parle, parle surtout pas des jeunes. Et, et c'est stigmatère ce complètement. Parce que les jeunes, c'est la vie. C'est la vie. C'est eux qui, demain, vont prendre les manettes du pays et qui vont faire vivre le pays. Donc aujourd'hui, il faudrait un grand débat sur, sur la jeunesse. Est-ce qu'ils veulent intervenir ces jeunes au niveau du, du, dire, de la place publique Là, on est en pleine campagne、euh, électorale. On ne les sent pas plus motivés que ça. Vous le disiez tout à l'heure, on va avoir un taux d'abstention énorme, notamment vis-à-vis -vis des, des, des jeunes. Est-ce que vous les rencontrez, vous, les jeunes Est-ce qu'ils viennent vous voir tout simplement frapper à votre porte M. Je me d i e je voudrais discuter avec vous. Bien sûr, je fais des rendez-vous du maire. J'ai reçu des jeunes. Je reçois beaucoup de jeunes. q u c e qu'ils vous demandent Eh bien, souvent, ce qu'ils nous demandent, c'est. C'est des infrastructures, souvent.、Ouais. C'est des infrastructures. Parce qu'ils、euh, nous disent,、euh, vous voyez, monsieur le maire, on n'a pas de maison de jeunes ou autre. C'est compliqué à faire, ça, des maisons、mmh, de jeunes. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui nous manque, c'est des infrastructures dans nos zones rurales. Et ce qui nous manque, vous voyez, moi, ils sont venus il y a, il y a quelques mois.、Euh, Nous d e m a n d a e t de faire leur musique là, vous savez, les boum boum là, avec des. des、ah, le des, mur le mur d'enceinte. De, ah, le mur de musique, o u s Ce qui avait été organisé par le passé, le, le reggae. Là, ah non, non, le, le reggae, c'est autre chose. Autre chose ah, le, ah, le boum boum, c'est autre chose. Le mur d'enceinte, tout、ah, ça. Ouais, c e s t quelque chose qui nous est assez rabarbatif.、Mmh. Mais、euh, ils、si、nous ont demandé la salle. On les a mis en face de leurs responsabilités, on a dit ok, par contre, on ne veut pas de dégradation, on veut que vous surveilliez le,、euh, le pass à l'entrée, contrôler tout ça et tout. Ils ont respecté tout ça, ils ont fait, ils étaient heureux, ils sont éclatés, et, et ça. On a pris l'engagement le, de le faire, on a pris un risque, on se répond. On leur a confié les responsabilités.、Oui, oui, oui, C'est eux qui ont pris les responsabilités. Oui, mais vous avez pris les vôtres aussi. Les oui. Mais, oui, et nous, on a, on a juste été voir si ça allait.、Mm -hmm. Et、euh, moi, ils m'ont fait parler pendant cinq minutes, ils étaient contents. Et moi, j'étais content de voir comme c'était. Donc, tout ça, vous voyez, faut, les jeunes, il faut leur faire confiance. Et vous, vous leur dites, voilà,、ouais, on fait ça. Mais je compte sur vous. Si vous, si vous loupez, c'est fini. Voilà. Donc,、euh, au niveau national, il, faut, il faudrait. À mon avis, ça va peut-être se faire, mais il faudrait un grand grenelle de la jeunesse pour que les jeunes se sentent concernés, pour qu'ils viennent voter, pour qu parce qu'ils ne savent pas la chance que c'est d'habiter dans un pays démocratique.、Mmh. Vous parlez que j'allais beaucoup en Afrique,、mmh. où c'est que des dictateurs pratiquement qui tiennent qu les villes,、mmh. les s o l i e s l'homme. Ça leur ferait du bien d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et nous, on a la chance d'être dans des pays démocratiques et ne pas voter, c'est catastrophique. Mmh. Voilà. Mmh. On va faire une toute petite pause, si vous le voulez bien, Bernard, et vous avez choisi、euh, un monsieur de la chanson,、euh, j'allais dire de la, de la chanson française, mais、euh, c'est aussi un belge en même、un、temps.、Belge. Mais bon, on va les pardonner, ces deux. On n'est pas sectaire. On n'est、euh, pas sectaire. C'est ce que vous disiez il y a quelques instants、oh, sur、voilà. la jeunesse. Donc on a choisi un, un certain. Un certain Jacques Brel. Oui, parce que Jacques Brel il parlait aux gens. vous y Et z e ses chansons, elles sont imagées et elles parlent aux gens. Et moi, Jacques Brel, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Vesoul, v o u s c o n n a i s s e z Oui, Vesoul.、Voilà. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir o n f l e u r et on a vu o n f l e u r t'as voulu voir a m b o u r et on a vu a m b o u r j'ai voulu voir Enver, on a revu a m b o u r j'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère, comme toujours. T'as v o u l a i m e v i e r g o n on a quitté v i e r g o n T'as v o u l aimer Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as v o u l a i m o n f l e u r on a quitté o n f l e u r t'as v o u l a i m a m b o u r on a quitté a m b o u r t'as voulu voir Enver, on a vu que c é t t f a u b o u r t'as v o u l a i m ta mère, on a quitté ta sœur, comme toujours. Mais, je Je n'irai pas plus loin, mais je te p r é v i e n s j'irai pas à Paris, d'ailleurs j'ai horreur de tous les flancs blancs de la valse de Musette et de la c o r n e o n J'ai voulu voir Paris, on a vu Paris, j'ai voulu voir du tronc et on a vu du tronc. j a i voulu voir ta soeur, j'ai vu le Mont Valérien, t'as voulu voir h o r t e n s e e l l'été e a dans le Cantal, je voulais voir v i z a n c e e t on a vu Pigal l à la g a r e s a i n t l a z a r e j'ai vu les fleurs du mal, par hasard. T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer Duton, on a quitté Duton. Maintenant, je confonds ta soeur, et le mon t Valérien, de ce que je sais d h o r t e n s e j'irai plus dans le Cantal, et tant pis pour Visan, c'est ce que j'ai vu Pigal l et la g a r e s a i n t l a z a r e c'est cher et ça fait mal. peu plus loin mais je te préviens caille caille caille le voyage est fini d'ailleurs monsieur a u r de tous les f l a n p l o n s de la valse musette et de la cornéon j'ai voulu voir v i e r g e a n il y en a vu b i e n r a i s o n T'as voulu voir Vezoul et on a vu Vezoul T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg J'ai voulu voir Enver, s on a revu Hambourg J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère Comme toujours T'as plus aimé Vierason, s on a quitté Vierason Sauf, c chauffe, chauffe T'as plus aimé Vezoul, on a quitté Vezoul T'as plus aimé o n f l e u r on a quitté Honfleur T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg T'as voulu voir Enver, on a vu ses pauvres T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur Comme toujours Chauffez les gars loin, mais J'irai pas à Paris D'ailleurs j'ai en train de tous les flancs flancs De la v a l s e musette et de la colère r d e T'as voulu voir Paris, on a vu Paris T'as voulu voir du temps et on a vu du temps j v s e o u s o u l s a c t i t r é a c e s j o u ai é c t é q u e s Brel. Bernard Révillon, vous êtes notre, notre invité dans cette émission spéciale. Oui, a v e j o u l ça fait partie des classiques que vous écoutez. Pas seulement celui-là, mais d'autres. Jacques Brel. Oui,、euh, j'aime bien Jacques Brel. J'aime bien les, les auteurs à texte. Il y en a des jeunes aujourd'hui,、ouais. euh, comme Stromae. En venant, j'ai écouté sa dernière.、Euh, ah, il fait un tabac, ce trop b i e Ah, oui, oui, oui. J'aime les chanteurs à texte parce que j'aime bien le texte, j'aime bien l'écriture et je suis très sensible à ça. quoi.、Voilà. Et il fait partie de la jeunesse.、Et、il fait <rire> partie de la jeunesse, voilà.、Et、oui, c'est la nouvelle jeunesse. Mais bon, là,、euh, c est, c est, on va dire que c'est un autre calibre.、Oui. Euh, alors, je voudrais revenir,、euh, Bernard, je voudrais revenir un petit peu sur,、euh, sur le reggae. Alors, Le, le, le, vous, vous, vous avez、euh, organisé par le passé、euh, quoi, plusieurs manifestations, ce qui concerne le reggae Là, On a fait 5 ans de... 5 ans,、euh, une, pratiquement six ans, parce que la première fois c'était discrétionnaire.、Euh, J'avais une étudiante qui était venue me dire,、oh, on, peut vous, on peut vous amener du reggae à f r a n g i Euh, par le biais d'une association qui est à Paris et moi le reggae、euh, j'étais、euh, <rire> je connaissais juste Bob Marley <rire> les dreads et le chichon <rire> et, puis, et, puis, et, puis, et puis voilà quoi mais、euh, ben, donc elle m'a un peu、euh, m'a fait prendre conscience que peut-être fallait l'essayer alors j'ai rencontré l'organisateur et je lui ai dit、euh, je, on fait dans la salle polyvalente on vous teste Et、euh, j'ai dit, il va y avoir 200 personnes à tout casser.、Mmh. Et il y avait 800 personnes. Alors j'ai dit, c'est concluant, on recommence l'année prochaine. Et on a on a f ils t venir, i ont fait venir、euh, euh, Tourécunda.、Oh. Tourécunda, on a fait 4500 personnes.、Mmh. Et l'année d'après, on a fait venir.、Euh, a l p h a Blondie, et on a eu 25 000 personnes, et depuis d'Alpha Blondie en 2017, on a fait 2018-2019, il、euh, y avait pratiquement 30 000 personnes payantes, hein, avec les fils Marley et compagnie. Donc,、euh, Et quand on voyait, parce que moi j'allais dire toujours un petit mot sur la scène, quoi.、Euh, mettre un peu le... Un peu le... <rire> le, le chauffer, oui, un peu le... Un peu le chauffeur de s a l l e faire le buzz Et puis oui, faire le, faire buzz. le buzz, comme ils disent. Et puis, euh, euh, disons, dire un petit peu des vérités aussi. Oui, oui,、oh, ben, ouais. ça, je, je, donc, il,、euh, ils racontent pas que des bêtises. A, donc quand on voit tous, tous ces jeunes... de... b i l a r d e r tous de la même.、Euh, se, se donner la main et puis allumer les briquets, vous voyez. Oui, oui, oui. Et p a s s i o n n é s pour la même chose, voyez, vous voyez, ça vous fait chaud au cœur、oui, et oui, puis oui. vous voyez les choses un peu autrement. On est d'accord. Par、ouais. rapport à ce qu'on entend.、Ah, oui, on est d'accord.、Oui. Donc, euh, euh, moi, je, je suis pour une jeunesse. Une jeunesse, euh, euh, parce que je crois beaucoup à la jeunesse, c'est dans mes tripes, je crois beaucoup à la jeunesse, et vous voyez, quand on va à l'étranger, dans des pays africains comme ça, ils ont une jeunesse, et cette jeunesse, elle refuse le s dictateur, s les dictateurs, tout ça. C'est peut-être cette jeunesse qui fera évoluer ces pays-là pour pouvoir s'en sortir. Et si ces pays s'en sortent, c'est une garantie pour nos pays européens. Parce que quand vous prenez l'Afrique, Euh, elle, elle, elle, va, elle va pratiquement、euh, avoir un milliard de plus d'habitants, elle va avoir un milliard d'habitants en 2050. Vous pensez bien que si rien n'est fait chez eux, s'ils n'arrivent pas à trouver une, une, un équilibre de vie, ils vont envahir l'Europe et on ne pourra pas mettre des barrières partout. Et, et, et c'est le, le salut que ces gens-là. Puissent aujourd'hui、euh, vivre dans leur pays et pas venir faire des esclaves ici. Bernard,、euh, alors là vous me tendez une perche formidable.、Euh, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au Mali, avec、euh, la force française qui, qui, qui, a été, qui a été remerciée, on va dire, hein, pour, être, pour être gentil hein, par la, les dirigeants、euh, de ce pays,、euh, comment voulez-vous,、euh, comment voyez-vous la chose On, on, on, on essaye d'apporter quelque chose, justement pour que les habitants du pays se sentent chez eux et qu'ils puissent travailler chez eux, vivre leur vie chez eux, et on nous fout dehors. Alors, moi, je suis allé au Mali, puisque vous savez, une partie de l'argent du reggae a mis en place un dispensaire.、Mmh. Je suis allé mettre la première pierre.、Mmh. Mais le problème qu'il y a eu, qu y a u Mali, c'est que, eh bien, malheureusement, c'est l'islam dur qui, qui, qui passe.、Mmh. Et, et, finalement, le président qui a été, euh, euh, élu, il, e、euh, ils ont demandé aux forces françaises de se retirer. Et je crois, Je crois, pour avoir écouté un général important à la télévision, qu'on a fait une erreur. On devrait,、euh Aujourd'hui, il y a un comportement peut-être différent qu'il faut avoir avec ces, ces populations. Le Mali, le Burkina Faso, je connais très bien Burkina Faso, tout ce Tchad et tout, ce sont des pays、euh, qui ne veulent,、euh, veulent plus avoir、euh, le joug d'une armée,、oui. quel que soit. Donc, il faut être prêt, puisqu'on est bien présent, on a des bases en Afrique. Il faut venir les aider au moment voulu et se retirer. voyez L'erreur qu'on fait peut-être, c'est de rester. Et、donc、euh, ce général qui en connaît beaucoup plus que moi, bien entendu, disait c'est un peu l'erreur qu'on qu a fait, un peu comme、euh, l'ancien colonialisme, donc, où, où, on, où on reste en place et les populations pensent que c'est la France. e、euh, s t toujours colonialiste d'une autre façon. Vous comprenez? D accord. D accord. Et c'est ça que les jeunes refusent. d o n c on, on, on n e s t pas bien vu à notre juste valeur, quoi. Donc, il faudrait venir les aider. Pour euh, euh, reconquérir certains coins et après les lycées autonomes. Vous voyez Moi, c'est ma version. Ah oui C'était tu... une, une version tout à fait respectable et que je respecte énormément. D'ailleurs, vous y allez,、euh, j'allais presque dire, toutes les années pratiquement. Oui, toutes les années. Et, et je vais aux universités. Je suis ami avec le professeur Ouattara où on a créé une école. On a créé une école de 200 gamins.、Mmh. Eh, vous savez、euh, combien coûte、euh, une, une année scolaire Une année scolaire avec l'encart à midi?、Hein? Eh bien, c'est 30 euros. Avec 30 euros, vous sauvez la vie d'un gamin, l'illettrisme d'un gamin. Et quand on sauve,、euh, quand il y a un gamin qui part à l'éducation dans une famille, c'est toute la famille qui en bénéficie après. Et le problème de ces pays-là, c'est qu'ils ont un illetrisme trop important. Et c'est comme ça que les dictateurs arrivent à rester en place, parce qu'ils leur font signer une loi, ils leur donnent un petit peu d'argent, et les gens signent. Et, et, et, et tout, on a l'impression qu'ils qu n'arriveront jamais à s'en sortir. On a une jeunesse aujourd'hui, avec les moyens d'Internet et tout, qui entend d'autres choses, qui voit d'autres choses, et qui sont en train d'évoluer très fortement dans ces pays-là. Vous le ressentez, vous, quand vous y allez Ah oui, je le ressens, le, le, je le ressens très clairement.、Oui. Et je sens que ces jeunes. Là aussi, il faut leur faire confiance. Je sens ces jeunes qui ne veulent plus venir en Europe, qui voudraient, enfin, qui voudraient rester chez eux et créer chez eux. Ça leur manque des moyens. Donc, nous, les pays riches, on devrait leur donner des moyens parce que ce serait le garant pour notre avenir.、Mmh. Vous comprenez Parce que s'ils restent chez eux, ils ne viendront plus chez nous, et,、mmh. ou beaucoup moins.、Mmh. Et c'est le garant de notre avenir. Il y a un ange qui passe. Un ange passe. Mais vous savez pourquoi il passe Parce que ce sont des paroles sensées. Donc il essaye de faire le tour, lui là-haut, et se dire, le Bernard, là, il n'est pas. C'est pas ce qu'on croit, mais ça, on le savait. Une chose, Bernard, là, on parlait du reggae, et c'était le reggae qui vous avait fait, à un moment donné, arriver au Burkina Faso. Au Mali, enfin, je ne me souviens plus exactement. C'était au Mali, et au Burkina Faso. Pour faire donc ce dispensaire. C'est grâce, ce, grâce à cette participation du r é g g a e qui a fait que. Oui. Et maintenant. Mais, ça, et je, pardon, hein. Oui, bah, je croyais que c'était le, le, le curé. Vous, vous êtes、euh, ami avec un curé aussi,、euh, le prêtre.、Euh, après. Le,、euh, on a eu le père Éric Traboulgan. Voilà, voilà. Et le père Nestor, parce qu'ils、ah, oui. euh, sont très bien connus,、mmh. puisqu'ils sont dans le diocèse de f r a n g i et e、oui, de. Voilà, c'est c e l à、mmh. Donc,、euh, ce sont des, des, des gens que je connais, des, des curés que je connais très bien, et ils sont formidables, et ils essayent de prolonger,、euh, ce qu'ils ont vu en France et tout, de, la démocratie, ils aident beaucoup la jeunesse, ils travaillent beaucoup avec la jeunesse, et,、euh, c'est formidable. Et,、euh, moi, le reggae, j'en suis désolé, parce que le Covid va tuer le reggae.、Mm -hmm. Le Covid va tuer le reggae, parce que depuis deux ans, pour des raisons sanitaires, on ne peut pas le faire. Et Euh, L'organisateur cherche des, des endroits pour le, pour le faire et、euh, j'appelle même les maires qui le souhaitent,、euh, qui ont les moyens de faire venir le reggae. Nous à f r a n g i on est très compromis parce que, comme vous l'avez dit, on, il va y avoir des grues un peu partout et nous, c'était intramuros. Et、euh, faire l'aménagement de f o n t avec、euh, le, le reggae, ça, ça va être très difficile. c difficile. Et s donc i i i f f c l e et d aujourd'hui, c'est dommage, quand on voit un événement culturel qui attirait 30 000 personnes,、mmh. il y a, sur trois jours, il n'y en a pas beaucoup.、Ah, oui. Et pour toute la région, même au-delà, on est connu dans l'Europe entière, et、euh, c'était quand même formidable pour、euh, nos secteurs ruraux de faire venir des artistes connus mondialement. Et, Et, euh, ben, je regrette, je pense que s'ils si, si,、euh, ne trouvent pas un, un endroit、euh, disposé pour faire ça, parce qu'il faut quand même des structures importantes,、ah、oui, bien, le, le reggae va, va mourir de. t、euh, le dispensaire ne sera peut-être jamais fini. C'est très bien. Ça, ça, ça veut dire que pour l'instant, c'est remis en question ce, ce festival reggae.、Et、Il n'y a rien de, pro, de, de programmé pour l'instant. Non, parce qu'ils ne trouvent pas de lieu. De Sur le département, dans notre environnement, sur des lieux,、euh, de, pour pouvoir installer un, un reggae de cette, cette, cette envergure. Et nous, et nous, nous Franchi, c'est très difficile. C'est très difficile vu l'espace le, qui se restreint. Pour, quand on a un, un événement de 30 000 personnes intramuros, il nous faut tous les espaces. Et, et il y aura des grues, on ne pourra pas、euh, physiquement le faire.、Quoi. d a c c o r d Pardon Bernard, Bernard l i b e n au-dessus de Frangy, il n'y aurait pas un espace、euh... Si, moi j'avais pensé, mais on est en Natura 2000, Ah, pour l'environnement. Ça pose des problèmes. Et puis après, sur l'Éden, on n'est plus frangis, c'est chaumont, c'est c h a s s e m e Mais le problème, c'est qu'on doit respecter aussi la nature. Oui, bien, bien sûr, bien, bien nature sûr. Nature à 2000 voyait les choses d'une mauvaise,、euh, le mauvaise. Le VUH, l'association VUH, voyait du mauvais œ i l ce euh, rassemblement. Ouais,、euh, d'accord. Et puis, vous savez,、euh, il faut trouver des structures en dur. Parce qu'on e c m m e a eu cinq ans de beau temps, mais quand, comme l'année passée, il a plu, la manière dont il a plu, si vous êtes dans du pré, c'est ingérable.、Oui. Vous voyez, les, la scène, elle fait je ne sais plus combien de tonnes, tout ça, il faut des structures de dur pour, pour accueillir un, un spectacle de cette importance. Bernard, il y, y, y a un sujet que, que, vous, que vous souhaitiez à, à, à, aborder, et là, ça concerne vraiment tout le monde, peut-être en particulier les, les élus, c'est la Covid. Ça fait deux ans, on a l'impression qu'on e s t En train d'en sortir, mais enfin, ça a été deux années extrêmement difficiles pour tout le monde et je suppose encore plus pour les, les élus et l'élu s que vous êtes. Quand vous avez vécu ces, ces, ces deux ans de pandémie On a très mal vécu, tout bien、ça. sûr. On a très mal vécu parce que. Moi j'avais une équipe de renouvelés avec beaucoup de, de, de jeunes qui se sont engagés et ils ont connu que la, la pandémie. Que la pandémie、ouais. et donc il、euh, n'y a plus de convivialité ou beaucoup moins, vous savez.、Mm. On, est, on est restreint, on a, on a un masque, on ne peut pas faire venir le public, on ne peut pas faire des réunions publiques, on ne peut pas、euh, organiser les choses comme on le voudrait, vous voyez. Donc、euh, tout ça on avait promis pendant notre. notre Notre raison, notre.、Euh, comment on dit ça notre, Le mandat, non le,、ouais. e、Non, quand on fait la campagne électorale. Ah oui, et, et, profession de f o n profession de f o On avait prévu des, des, des réunions publiques sur la sécurité, sur l'environnement. Ça aussi, l'environnement, bien sûr. C'est quelque chose d'important. Et quand on parlait des jeunes tout à l'heure,、oui. les jeunes, ils sont très sensibles à l'environnement. Et aux produits, vous voyez, aux produits locaux. aux Produits、euh, de plus en plus de produits locaux parce que les jeunes comprennent aujourd'hui qu'il faut manger de la qualité et les produits locaux c'est quelque chose d'important. On emmène nous, des produits bio à l'école. Il y a un produit bio chaque jour,、euh, pas toujours le même, mais chaque、mm -hmm. jour qui est dans le repas des enfants. Donc...、Euh, Cet, cet environnement, environnement le n n n n v i r o e e le m t soin de l'environnement,、euh, les produits locaux, tout ça, c'est une autre mentalité qui est en train de se mettre en place et c'est ce qui permet, dans nos structures, à, à, à faire des petits commerces qui apportent ce genre de produits et qui pourront vivre grâce à ça.、Oui. Alors, quand, quand, vous dites, quand vous parlez de bio,、euh Moi, je ne vais, vais peut-être pas vous étonner, je suis un peu réfractaire à ce nom bio, hein, mais je préfère la culture raisonnée. Mais c'est les deux en fait. Mais ce n'est pas tout à fait pareil parce que parfois, enfin me semble-t-il, je prends ça pour moi, hein, ça, ne, ça, ne, ça ne regarde que moi, je trouve que le bio, pour que ce soit du bio, il faut que ce soit protégé de partout. Vous avez raison. Or, aujourd'hui, pardon, hein,、euh, on, a, on est à côté d'un aéroport de Genève,、oui. on a des avions qui nous passent sur la tête toutes les trois minutes, ça dégaze à tout berzingue, et dans tout notre secteur ici,、euh, on nous sort souvent ce mot le bio. Moi, je suis un peu réfractaire à ça. C'est vrai que le bio, plus vous le faites par、euh, bassin versant, Vous voyez,、mm -hmm. euh, parce que ce q u i、si、vous f a i t e le bio, c e s t au bord d'une route. Oui, vous voyez, c'est un peu ça. <rire> je suis d'accord avec vous. Mais il y a l'agriculture raisonnée qui fait d'énormes progrès. Oui, mais c'est tout. Il y a l'agriculture raisonnée qui fait d'énormes progrès. Mais ce n'est pas parce qu'on fait de l'agriculture raisonnée qu'on ne peut pas faire du bio. Non, mais je n'ai pas dit ça. Voyez, les, deux, les deux sont compatibles. l e s deux s o n t compatibles. Vous voyez, ce qui est fou, c'est que moi, quand je suis allé au lycée agricole, un qui ne mettait pas d'engrais et qui ne traitait pas, c'était un mauvais agriculteur. Et puis maintenant, c'est le contraire, vous voyez, les choses évoluent. Pardon Bernard,、ah, alors là, pardon,、oui, c'est pas à vous que je vais apprendre la chose,、hein. on va pas s'engager sur ce chemin-là, on est d'accord, parce que vous, vous êtes un ancien agriculteur, mais quand on parlait d'agriculture avant, il n'y avait pas les pesticides qu'il y, qu y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a augmenté la production de tout ce que vous voulez par rapport à quoi Par rapport à, certains, à, à certaines choses qui ne font pas forcément la bonne santé. Je m'excuse de parler comme ça,、oui. mais On en revient un petit peu là-dessus.、Ah、on est en train d'essayer.、Euh, D'ailleurs, on dit qu'il n'y a plus d'abeilles. Pourquoi il n'y a plus d'abeilles Il n'y a plus d'abeilles parce que、euh, Il les... y a eu les, quand on traitait les colzas, tout ça, qui é t a i t très. v o i l Pour les、oh, abeilles.、Voilà. Et l'abeille, c'est la vie. Absolument. C'est la vie, c'est la, la pollinisation. C'est la vie. Mais vous voyez,、euh, moi, je ne veux pas parler de. de, de...、Euh, De, de moi particulièrement, mais、euh, mon, mon fils avec、euh, la ferme et avec deux autres fermes, la ferme de, du Grec bémol et du personnage et le colongeois, ils ont fait une société métadène pour la m é t a l i s a t i o n Et aujourd'hui, le digesta, il sert à. à serre, il sert d'engrais. Et、euh, quand vous prenez l'azote, voyez, l'azote.、Euh, De 150 à 200 euros la tonne, il est à 850 euros la tonne.、Oui. Vous vous rendez compte? o、oui, ce, ce, ce qui est horrible, quoi.、Oui. Est ce qui est un,、euh, les, les agriculteurs s'y retrouvent pas. Et ce digestal permet de fumer, de, de, de mettre l'engrais, l'engrais,、oui. euh, naturel, disons, l'engrais、oui, oui. naturel. Et je dirais, aujourd'hui, ils sont enclins à faire une agriculture naturelle. Oui, Moi, je suis d'accord avec vous, Bernard. Qui qui, qui, qui est quand même positive.、Je d'accord avec vous mais est-ce que J'accrémile pas l'agriculteur, bien au-delà, bien, bien au contraire, c'est pas l'agriculteur, moi, que je mets en cause, c'est surtout ceux qui font les, les, les, les, ces pesticides et toute cette,、euh, pardon du, du terme, cette saloperie. Avant, on fertilisait la terre avec quoi Avec le fumier de vache, parce qu'on leur donnait des aliments,、euh, oui, mais euh, vous voyez presque dire bio à l'époque. Au, au sortir de la guerre, il fallait produire. Oui, bien on sûr. on n'était pas autonome.、Oui. Donc, il fallait produire. Tout le monde s'est engagé dans cette voie, sans savoir les, la n é c s s i t é éviter des choses et puis、euh, les pesticides faut quand même remettre les choses en place je suis pas pour parce que il faut ces pesticides ils ont été trop violents ils agissent aussi sur l'humain、oui, la santé de l'humain mais、euh, Une plante, un blé, tout ça, il a besoin d'être、oui, soigné bien quand bien il est malade. Sûr, Comme vous, quand vous, allez, quand vous êtes malade, vous allez chez le médecin et vous prenez des médicaments. Donc une plante qui est cultivée,、oui. elle va faire un aliment que les gens vont manger.、Oui. Donc il faut qu'il soit le plus sain possible.、Oui. Donc il fallait aussi des traitements, vous, vous comprenez. Oui, Alors après, dans l'escalade des traitements, p u i vous voyez aujourd'hui, quand on traite, il y a une façon de traiter、euh, avec des moyens électroniques. Vous arrivez à baisser 60% l e dosage en étant plus efficace, en l'appliquant au, au moment de la soirée, quand、euh, le, les feuilles s'ouvrent et puis elles prennent le produit, vous arrivez à gagner à plus de 60% de, de, de dosage. Ça fait une économie financière et une économie sur la pollution. Donc les choses évoluent. Par les moyens techniques qu'ont les agriculteurs, parce qu'aujourd'hui les, les désherbeurs, tout ça, sont gérés électroniquement et tout, donc à micro-dose, vous voyez, donc c est, c est avec des produits lessivables rapidement. Donc、euh, la technique, elle évolue aussi dans le bon sens. Et c'est vrai qu'on qu a, qu a connu une époque où on mettait un peu tout, p l a n s a i t n'importe、oui, voilà. quoi. Voilà. Bernard, vous, vous qui allez. Souvent sur Facebook, vous avez dû voir passer cette information. Je ne sais pas quelle a été votre réaction, mais puisqu'on parle d'agriculture et de viticulture, il y a ce viticulteur qui avait été condamné parce qu'il n'avait pas traité、ah、ses vignes.、Oui. Oui. Alors je crois qu'il a gagné au final, mais il en a été condamné. Parce qu'il n'utilisait pas il de p e s t i c i d e s pour son regard. Vous avez vu passer cette. Non, je n'ai pas, pas vu passer. Bien, il y a eu une condamnation, il a été condamné, mais après je crois qu'il a été relaxé. Mais il avait été condamné parce qu'il、ouais. n'utilisait pas l e p e s p e c i v e Il avait refusé de, de traiter avait... la vigne de cette manière,、ouais. et on l'avait accusé justement、euh, de. de... Comment dirais-je De défavoriser le voisin, en fait.、Ouais. C'est-à-dire qu'avec、euh, le fait de ne pas traiter sa v i e ça allait contaminer la v i e d'à côté. On, on marche quand même un peu sur la tête. Oui, oui,、forme. là, il y, y a de l'excès. Vous savez, pour juger, il faut connaître le cas.、Voilà, oui, c'est dur de donner un avis quand on ne connaît oui, pas le unique, cas. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que.、Mais、pour q u o être... i aujourd'hui,、euh, c'est le consommateur qui fait le produit, aujourd'hui.、Oui. Parce que le consommateur, aujourd'hui. Euh, C'est lui qui. qui, qui v o y e z bien, regardez、euh, la part de, dans les rayons. Aujourd'hui, vous allez dans les grandes surfaces. Moi, je suis frappé dans les rayons où vous voyez un peu bio partout. Vous voyez、oui. De plus en plus.、Oui. Parce que les, les, les, les grandes centrales d'achat, les grands carrefours et les grands h a u c h a n s ils sont à l'écoute de la population. Oui, bien la population demande ça, mais ils réagissent tout de suite. o u s Bien sûr. Je suis d'accord.、Euh, mais. Aujourd'hui,、euh, souvent, celui qui fait les frais de ça, c'est le producteur.、Hein、Parce que le producteur a souvent pas le, la rémunération qu'il devrait、oh, avoir. Et e il est obligé de se diversifier aujourd'hui pour pouvoir vivre. m a suis... ça, je parle, on est quand même, nous, encore dans un département où est, on est quand même un peu à part. Parce qu'on fait des produits de qualité. C'est vrai, vrai. Les fromages que nous、vrai. faisons sont de、vrai. qualité. Par exemple. On a une, une agriculture de très grande qualité. Et、euh, les excellents produits qu'on fait,、euh, aujourd'hui, ça permet d'assurer un prix rémunérateur à nos agriculteurs. Oui, pas toujours, hein, Bernard. Pas, pas toujours. Pas toujours. Pas, pas, toujours. pas toujours. Parce que des fois, quand on voit des prix passer, et puis quand on sait ce que l'agriculteur、euh, a, a, a dépensé pour avoir ce produit de qualité, comme vous dites, il n'est pas forcément toujours payé à sa juste valeur. Alors, hein, bien, je, euh, il y en a d'autres que les intermédiaires qui en prennent un, peu, un tout petit peu plus au passage. Bernard,、euh, le, les horaires, le, le, le temps passe hein, le temps passe vite, ça fait plus d'une heure qu'on discute. Voilà,、euh, la jeunesse d'aujourd'hui, on en a parlé. Comment vous voyez v o u s l'avenir Aujourd'hui, on vit une époque、euh, un peu sur les chapeaux de roue,、hein. ça court dans tous les sens,、euh, Internet évolue、euh, d'une manière、euh, qui est complètement euh, euh, faussée, affolante.、Euh, comment vous voyez demain, vous Parce que、euh, quand on se retourne en arrière, o n voit le tracteur qui avait un socle, aujourd'hui il y en a 7, 8, 9, c'est tout programmé, ça coupe des machins. Comment vous voyez、euh, l'avenir Pas simplement en agriculture, mais l'avenir. Eh bien, à l'avenir, en général, il faut savoir qu'on est en train de changer de monde. On est en train de prendre un virage à 180 degrés, là, en ce moment. On ne s'en rend pas forcément compte, mais on, on, on, on est en train de prendre un virage. Et ce virage-là,、euh, moi, je, je le crains beaucoup parce que、euh, la technique, plus la technique, plus il isole l'humain. Alors, c'est formidable. Oui, c'est formidable. Parce、oui, qu'aujourd'hui,、oui. vous avez, Demain, vous aurez peut-être des voitures, vous n'aurez peut-être pas besoin de conduire. Vous voyez, elles vont aller toutes seules.、Euh, vous, avez, vous avez des iPhones qui vous permettent d'avoir de des amis de l'autre bout du monde. Enfin, des amis entre、oui, oui, oui, eux vous. a Vous e z v cherchez, vous ne savez pas quelque chose, vous appelez Google, vous avez la réponse dans la, la seconde. Tout ça, c'est formidable. Vous avez les moyens de communication, les transports qui vont de plus en plus vite. Tout ça, c'est formidable. mais l'homme avant tout. Il est fait pour ce qu'on fait ce matin, comme on fait ce matin. C'est de se regarder dans la vie et de parler. Et ça, vous n'enlèverez jamais. L'homme, ce n'est pas, pas quelqu'un qui a été conçu pour s'isoler et que son meilleur ami soit une machine. Son meilleur ami, c'est l'autre homme qu'il a en face de lui.、Mmh. Et, et c'est ça que je crains dans la nouvelle évolution de, de ce virage à 180 degrés. Vous voyez, on parle beaucoup de télétravail,、euh, de, de, de, de choses. Mais aujourd'hui, si vous pas les... n'avez quand on, on est en visio, souvent on ne voit pas les gens. Donc aujourd'hui, on se voit t e n regarde les yeux se on r les yeux dans les yeux. On se regarde. On, on ressent l'autre. On, on le voit parce qu'il s'exprime par ses yeux. Et les masques ont beaucoup caché de, de choses. Mais la, la société de demain, il faudra revenir avec du respect. Avec plus de respect, plus de partage, plus d'égalité. Et.、Euh... C'est pas、euh, une partie de la planète, une petite partie, 1% de la planète, qui va diriger toute tout, tout une planète. toute une p l Aujourd'hui, n è t e a ce qu'il faut savoir, on parle du Covid, mais il y a encore beaucoup plus de morts de soif et de faim dans le monde. Et si on produit assez, pour, si c'était bien réparti, personne ne mourrait de faim, ni de, ni de, ni de soif. C'est impressionnant. Et、euh, aujourd'hui, si on va vers un monde. où tout est dirigé, où il n'y aura plus que quelques pays qui vont produire pour les autres, on, on, on va droit dans le m u r C'est la f i n d u monde. C'est la fin du monde. C est, c est fin du monde. Et, et moi, je pense que ce Covid ou autre,、euh, ces choses qui arrivent comme ça en chaîne, c'est parce que la nature nous a donné beaucoup d'avertissements et on n'a pas su les é c r i s e r <rire> Qu'on n'a pas su les décrypter. Ou alors, on est comme l'homme, il est toujours faible, il attend d'être au bord du gouffre pour réagir. Et des fois, c'est trop tard. Alors, je voudrais pas que ce soit trop tard. Dans ce nouveau monde, il faut respecter les équilibres. Il faudra respecter les équilibres, il faudra être généreux, faire parler le cœur. Et,、euh, et, et l'homme, il peut vivre il peut vivre peut sur cette planète heureux, il a tout ce qu'il faut à partir du moment Où il ne veut pas tout, ê tout r e t pour lui, et il partage les choses.、Mais、Bernard, je vous crois o p o n ne peut pas. Enfin, vous parlez de quelque chose, évidemment, c'est très très humain. On vous le sent, c'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, v、voilà, o i la à l vraie relation, c'est la relation humaine. Et ça, effectivement, vous parliez de téléphone, c'est pas Google qui nous amène la culture. Alors, c'est vrai, on cherche, une question, on cherche une réponse à une question, par Google, par téléphone, on a tout, tout, tout de suite. Le téléphone fait tout, sauf le café, et même la cuisine. <rire> mais,、euh, mais ç a v a p e u t ê t r e venir. Mais Bernard, vous pensez. Qu'on peut revenir à une situation entre guillemets normale comme il y a deux, trois ans en arrière Déjà on n'allait pas si bien que ça, mais avec la Covid.、Euh... C'est un nouveau monde qui est à réinventer.、Euh, comme on a dit au début, il faut, faut se servir du passé et pour construire l'avenir. Donc, il faudra qu'on soit raisonnable. Quand je vois que tous les médicaments sont faits en Chine, un pays comme la France, c'est quand même la septième puissance du monde,、euh, toutes les, les choses sont faites dans des pays étrangers. Ce s t pas digne, ce s t pas supportable.、Mmh. On peut quand même rapatrier certaines choses.、Mmh. Quand je vois tous nos bois précieux qui filent encore、mmh. en Chine,、mmh. et ils nous revendent des meubles tout faits,、euh, on peut quand même gérer, on a tout ce qu'il faut. on a, on a Tous、euh, les, les ouvriers, on a les structures, on a tout pour gérer tout ça. Donc, il ne faut pas ne pas、euh, faire du commerce avec ces gens-là, mais il faut faire un commerce raisonné. Vous parliez d'agriculture raisonnée,、euh, un, un commerce raisonné, c'est-à-dire les choses essentielles, on ne les laissera plus partir. On les fera chez nous, ça fera travailler du monde chez nous, et, et ça incitera à notre jeunesse à, à, à trouver du travail, être、euh, sur place. Si on laisse tout faire, parce qu'aujourd'hui c'est moins cher, il faut arrêter avec le moins cher, il, il faut faire des produits de qualité. Et j'ai vu une émission où、euh, on commence à prendre conscience que les habits, Faire、euh, dans ces pays-là de, de qualité, provoquer des maladies oui, sur, sur oui, les, vrai, les, les gens à force de porter tout ces, ces,、oui. ce linge qui ne、oui. coûte n t pas cher、oui. et qui est jetable premiers,、oui. euh, oui. a u p r e m i è r e Oui, on ne l'a plus. Aujourd'hui, on marche sur la tête. Il faut revenir il faut revenir faut à, à des choses plus, plus carrées, plus, appelle、euh, comment on appelle ça, plus humaines plus humaine. et, et qui fait. Qu'on a su dans un pays comme la France, un beau pays comme la France, où on a l'imagination, on a l'imagination, les Français sont l un des peuples les plus, les plus forts en imagination, qu'on mette les moyens là pour pouvoir rester chez nous, faire des choses、euh, pour créer de l'emploi et faire des choses de qualité. Moi je pense qu'il faut revenir à ça. Et ça, ça reste à inventer. Servons-nous des jeunes qui ont des idées pour mettre en place tout ça. Et, et c'est ça q u i faut. Il faut aller vers un, un monde plus égalitaire. Parce que ce qui va se passer, c'est que la balance l a b a s s e r La balance la, des côtés va passer du côté. La Terre va marcher à cloche-pied.、Ouais. Puis j'ai bien, vous savez, quand vous marchez à cloche-pied, au, au bout d'un moment, vous tombez. Ouais, et、oui. c'est ce que je crains. Donc ce monde-là, moi, je n'ai pas la solution, j'ai des idées. Mais il est à inventer. Donc il faudra que notre jeunesse se mouille là-dedans et qu'elle、euh, qu soit partie prépondérante dans l'avenir. De notre société qui reste à construire, c'est toujours un éternel recommencement. Vous voyez Et c'est ce que je crois profondément, avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup de respect, beaucoup plus é g a l i t é Et qu'ils oublient un peu de temps en temps le téléphone aussi, Bernard. Parce que,、euh, promenez-vous n'importe où, dans une grande surface dans la rue, qui n'a pas un téléphone portable collé à l'oreille Alors, alors, moi, vous. Alors, je, je, ça peut peu s'appliquer. Pas vous dire au contraire, parce que moi, j'utilise beaucoup Ah, ah non, non, mais c'est. Non, mais attends, après. Là, euh, euh, <rire> tout dépend des fonctions qu'on peut avoir dans la vie. On peut utiliser, on peut utiliser、euh, les choses qui nous permettent, justement, d'accéder à un certain nombre de choses. Non, mais là, vous dites. Maintenant, le téléphone, tout ça, ça fait partie de la vie.、Oui. J'ai les jeunes, ils ne regardent bientôt plus la télévision. Oui, c'est vrai. Ils regardent tout ça. Oui, ils regardent le téléphone, parce qu'ils ont le téléphone et ils ont, vous savez,、euh, les séquences qui défilent là.、Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. ils, ils, ça, ça fait partie. On ne reviendra pas en arrière. Ce qu'il faut, c'est recréer des, des espaces-temps. Où, où le jeune, il laisse son téléphone, et puis、euh, il va parler, il va, il, va, il va créer du théâtre, il va créer des choses où on, on oublie le téléphone. Vous voyez Là, moi, j'ai coupé mon téléphone.、Mmh. On fait une heure et demie, une heure et quart d'émission. Pendant une heure et demie, une heure et quart, il n'y a pas de téléphone.、Euh, quand on mange, maintenant, je coupe le téléphone. Quand on a une réunion, je coupe le téléphone.、Mmh. Et, et on vit pareil.、Mmh. Il faudra se préserver de ces moments de vie en commun. Où on ne fait pas intervenir、euh, ce genre d'appareil pour pouvoir conserver, vous imaginez, à table, tout le monde au téléphone. Il、mm、n'y -hmm. euh, a plus de vie, il n'y a, a, a plus de communication. Bernard, Bernard, Bernard là, vous avez les, les paroles, j'allais dire, d'un sage. Alors, vous savez, vous dites le téléphone pendant les repas, mais si vous regardez aujourd'hui la, la plupart des jeunes, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que le jeune aujourd'hui, il ne peut pas vivre sans ça. Il ne le coupe pas lui pendant midi le téléphone. Au contraire, il le regarde pendant qu'il mange. Et ils ne discutent pas avec vous, ils ne vous regardent pas dans les yeux.、Mais、ils regardent son téléphone. C'est peut-être de l'éducation à leur donner oui, dès, Bernard... dès, dès la jeune enfance, parce que vous savez, aujourd'hui dans les écoles, ils ont, tous les, ils ont des tablettes, ils ont tous、oui, les rapports.、Oui, oui, mais... C'est peut-être l'éducation des oui, parents, oui. avec l'éducation des, des maîtres d'école, qu'il faut qu'ils apprennent e e n t t j u s m à se préserver des espaces-vie, des espaces-temps. Pour pas être sur 24 heures sur 24、euh, là-dessus, parce qu'on、euh, là, va être le droit dans le mur, à mon avis. Bernard, quand vous étiez sur les bancs de l'école publique de, de Frangy, à l'époque, et que vous aviez votre instituteur ou votre institutrice, elle vous apprenait des choses, elle n'avait pas le smartphone, elle.、Non. Elle lisait l'histoire. C'est l'histoire qui a fait la France. C'est l'histoire qui fait l'homme. Bien sûr. Mais c'est l'histoire aussi qui va le tuer. J'en ai p e、eh、u i Eh oui, le problème c'est que on est aujourd'hui on est prisonnier de, de ce progrès. On va trop vite, on, on va, va beaucoup trop vite. Alors on dit maintenant, il faut encore une fois, il faut regarder en arrière, il faut être prudent. La jeunesse c'est l'avenir, ça c'est certain, ça, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Le problème c'est que ça va trop vite. Ça va trop vite et il y a surtout beaucoup de gens qui profitent. Ils profitent de quoi Ils profitent de l'être humain. Bien sûr. Bien voilà, c'est le monde de l'argent. Un petit exemple il y a des gens dans le monde qui ont des, des revenus énormes. On ne va pas parler de Google, on ne va pas parler de Facebook ils ont des revenus énormes. Alors, pardon, hein, vous allez peut-être être en contrariété, je vais peut-être être en contrariété avec vous en disant que pourquoi aller dans la Lune, dépenser des milliards et des milliards dans la Lune alors que vous le disiez il y a quelques instants, il y a des gens qui meurent de faim et de soif et qui ne savent pas si demain ils vont avoir quelque chose à manger. Pourquoi C'est l'être humain, c'est l'être humain qui n'est pas bon. Mais L'être humain, il est, comme vous avez raison, il n'est pas bon. Et puis le milliardaire, il en veut toujours plus. Oui,、voilà. C'est toujours comme ça. C'est justement ce que je vous disais oui, à l'instant. Quand je dis le partage, c'est、oui. que je ne sois pas tout concentré sur 1% de la population,、oui. ou 1,5% de、oui, la population mondiale. Aujourd'hui, il faudra、oui. recouvrer des équilibres, équi j'appelle les équilibres, c'est-à-dire、euh, un monde、euh, en plus en équilibre,、oui. c'est-à-dire、euh, un、oui. monde、euh, où... Où les échanges commerciaux ne t u e r e n t pas tout, où il y, aura, il y aura ce que vous dites, aujourd'hui ça devient intolérable que quelques personnes au monde, centaines milliers de personnes, détiennent pratiquement la richesse du monde. C'est ça, ça qu'il faut inventer, c e s ces équilibres-là.、Euh, je ne sais pas par quel moyen, mais il faudra le faire. Et、euh, ma crainte, dans ce virage à 180 degrés, C'est qu'on ne puisse pas tenir compte de, de, tous, de tout ça. Et là, si on ne tient pas compte de tout ça, je suis très pessimiste pour l'avenir. Mais comme je suis quelqu'un d'optimiste, je pense qu'on trouvera des solutions. Ben, Bernard, on a été très heureux ce matin de vous avoir. Très, très, très heureux, je le dis très sincèrement, parce que vous êtes quelqu'un、euh, de vrai.、Euh, comme on aime à entendre. Et je vous le disais tout à l'heure, quand、euh, on s'est retrouvés avant le début de cette émission, on se disait. Il、euh, n'y a qu'un pont qui nous sépare, hein, mais on dirait qu'il y a un monde qui nous sépare d'une ville à une autre. Le plateau de la SNINE, je ne sais pas pourquoi, c'est la Savoie, la Haute-Savoie. <rire> Il y a, de, y a quelque chose de plus, je ne sais pas. Je ne voudrais pas être respectueux pour. Non, mais je ne suis pas i r r e s p e c t u e u x n e s g e n s d n non, non, non, non, non, non, non, non, non, s e、oui, n t des... e n d o n non, o u non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, e o n non, non, non, non, non, non, a o n non, non, non, t o n non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, n u n n s n non, non, non, e o n non, n e n s o n non, non, non, n o r n o s n r n non, non, non, non, e o n non, non, non, n t n non, non, non, non, n d'avoir Une même vision, une même, une même synergie et une même complémentarité. Donc,、euh, moi, les gens de Belgarde, je les connais,、euh, on les aime beaucoup et ça nous ressemble beaucoup. On p Alors, r on a peut-être un petit truc différent, c'est un joueur lire. C'est pas tout à fait la même mentalité. Moi, j'ai rien à... oui, non, oui, non. Non, mais c o u r vous dire. Oui, oui, oui, donc, c'est pas tout à fait la même nature. Juste une petite、Bien、parenthèse. Juste un p e n mais juste une petite non, parenthèse. Je... Une toute petite parenthèse, parce qu'on parlait de la communauté de communes en début d'émission. Et je, je vous le disais, Bernard,、euh, ben voilà, comment est-ce qu'ils se débrouillent à la semaine、euh, que nous, ce qu'on n'arrive pas à faire ici à la CCPB. Je ne vais citer personne. Et en, en, tout au long de cette émission, en vous écoutant attentivement, je me suis dit, mais c'est parce que ce sont des territoires ruraux,、ouais, la semaine.、Voilà. C'est des paysans, mais dans le bon sens du terme. C'est qu'ils ont tout compris. Côté, c'est pas forcément le cas. Alors, est-ce que c'est ça qui fait que vous vous employez à développer avec Paul à sa tête, Paul Radar, euh, cette, euh, cette cure, que vous avez, j a l l a i s dire, tout compris C'est pas qu'ici on n'a pas tout compris, mais si vous avez une manière différente de réfléchir, je, je crois. Une manière différente, on, on, on a fixé le cadre. On a fait ces quatre. Si vous aimez mieux, il y a trois pôles sur la communauté de communes. On aurait pu s'arrêter à, la, -à Césel, et、mm -hmm. l à c'est-à-dire Cécile, Franjie t L'Asmin. e On ne l'a pas voulu. On a voulu、euh, que les maires soient partis intégrants de ce que je vous dis.、Mm -hmm. Les 26 maires existent. Donc, c'est ce qu'on fait avec la conférence des maires.、Ah. Et les, les, les, les gens ont la parole. Donc,、euh, tout ça fait que. Avec un bureau, on s'entend bien, avec un, un président, comme je vous dis, emblématique, qui tire les choses par le haut, ça fait que on, tout le monde se respecte et、euh, on essaye de prendre des décisions en majorité qui sont pour、euh, le mieux avec,、euh, en essayant de faire adhérer tout, tout, tout le maximum de monde. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est... Le... Ce qu'on refuse, c'est d'être dirigé par des technocrates Là, on le refuse. Il faut absolument que l'élu ait toujours sa place. On est élu par le peuple pendant une période donnée. On est, on est les garants. De, on doit rendre des comptes. À la fin du mandat, on doit rendre des comptes. Qu'est-ce qu'on a fait Est-ce qu'on a bien travaillé et mal travaillé Si on a mal travaillé, on n'a plus dit de se représenter. Si on a bien travaillé, c'est de le faire. Donc, c'est les élus qui commandent et les technocrates sont à notre service. Et souvent dans des grosses structures, c'est le contraire, c'est les technocrates、ah, le qui commandent. Et l'élu, et l'élu、voilà. a plus rien à dire.、Voilà. Il, il est là comme ça. Et c'est pour ça qu'on a de la dérive,、voilà. où on s'aperçoit qu'on a un pays qui a du mal à se réformer au niveau,、euh, à ce niveau-là. Et、euh, ça devient compliqué pour tout le monde. Voilà. Vous avez les mots justes, Bernard, encore une fois. Alors, loin de nous, loin de nous, Robert et moi, loin de nous de, de, de, de, de jeter la pierre à la communauté de communes du pays belgardien. l e Loin de nous. Oui, oui, parce qu'on est bien d'accord là-dessus. La différence qu'il y a, et c'est cette différence-là que je remarque, la différence c'est que nous, Belgarde l e c'est une grande ville, que vous le vouliez ou pas. Oui, ben, bien sûr. Voilà. Frangy c'est un petit bourg. Exactement. é l o i s c'est un petit bourg. Chénancenine c'est un petit bourg. Clarafont c'est un petit bourg. Vous voyez, que, on、oui. ne peut pas avoir la même mentalité. Mais ça n'a rien de péjoratif.、Oui. Moi, j'adore Belgarde, surtout Arlo.、Oui. Mais j'adore Belgarde. J'adore Belgarde. C'est ma ville. C est, c est, c est, voilà. Et je me battrai s pour cette ville. Mais encore une fois, il y a juste un pont à traverser pour que l'esprit ne soit pas le même. On termine. Voilà, alors、euh, moi je salue tous les élus de Médard, s u r l e que je connais bien. bien sûr. Et、euh, je leur dis、euh, eh bien, c'est en communiquant encore plus comme nous le faisons que nous nous rapprocherons encore mieux.、Voilà. C'est pour ça qu'on s'appelle la radio la plus proche de chez nous. Voilà, exactement. Pour réunir les gens. Voilà, c'est bien. Et quand on se réunit, et comme vous le disiez tout à l'heure, quand on se regarde dans les yeux, quand on voit briller ces petites flammes quand on parle de certains sujets, il n'y a rien de plus beau. Ben oui, c'est vrai. Merci Bernard d'être.、Voilà. Merci beaucoup. Alors, je peux faire un petit mot C'est votre émission, je vous ai préparé.、Euh... Attention, ne pas nous faire pleurer. hein. Quelques、oh, mots, attendez,、wow. ça va venir. o、oui, euh, n est obligé de revenir l e téléphone、ah, partage. v o y e z v o y e z voilà, voilà, obligé. voilà. Alors,、euh, je vous ai fait un petit mot、euh, vite fait ce matin. Ça s'appelle Radio Sorgia. Oui, Sorgia FM, oui. Oui, Sorgia. Alors, Radio Sorgia FM, dans le 01, Radio du pays belgardien, dont les ondes débordent sur la Haute-Savoie pour faire entendre sa voix. Ce matin, je suis invité en ma qualité d'élu du, du territoire voisin pour répondre aux questions de deux animateurs, deux professionnels que l'on aime bien. Leur expérience et leur empathie dans une ambiance rassurante pour mettre à l'aise l'invité. C'est donc avec élégance qu'ils nous font parler, en déshabillant notre âme. Pour aller chercher l'authenticité, le tout sans blesser l'interlocuteur qui est invité. Tout se passe dans la bonne humeur et dans la convivialité. À Sorgia FM, le talent de Guy Robert et Ludo le, ré le réalisateur pour aller chercher avec élégance et dextérité le plus intime de la vie professionnelle de l'invité, dans une correction avec. Toujours beaucoup de respect et d'amitié. C'est la raison pour laquelle, ce matin, en journaliste aguerri et rusé, ils ont réussi à me faire dire ma vérité. En respectant ma, resp ma personnalité, je remercie amicalement Sorgea FM de m'avoir invité. Voilà. c e s o u t ça. Merci beaucoup. C'est le mot de la fin, Bernard. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis,、euh, à très bientôt. Merci, Guy. Merci, Dudo. Cette émission sera d i f f u s é e dimanche prochain. Voilà, m i n t é g r a l i t é vous pourrez la réécouter.、Ah、oui, vous pourrez、bien. la réécouter. Non seulement vous pourrez la réécouter, mais vous allez l'emmener sur une clé USB. Non, une clé USB que vous aurez tout à l'heure. D'accord、eh、Écoutez, je vous remercie. Et puis, ma、euh, foi encore, c'est un vrai plaisir de venir avec vous parce que vous êtes des gens humains. Voilà. Bonheur partagé. Merci encore, Bernard. Voilà. Merci. Merci à vous. I'm g n g t t a r t i s s t a r i s a r t t t s s t a 私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちの私たちのために私たちのために私たちのために私たちのた